On a chargé les sacs dors la nuit tard le soir Tant qësër n'os bras on descend le boulevard Sa pique grave au bureau la paye suffit pas On fait des heures sup on est payé au poids On a chargé les sacs dors la nuit tard le soir Tant qësër n'os bras on descend le boulevard Ça pique grave au bureau, la paye suffit pas On fait des heures sup, on est payé au pas On a changé les sacs dans la nuit, tard le soir Tant que sonne nos bras, on descend le boulevard Ça pique grave au bureau, la paye suffit pas On fait des heures sup, on est payé au pas Bienvenue dans le réseau Égles ouais, ouais, ouais, ouais. noirs et le fagnon ouais. Quand je devrais prendre ce qui m'est dû Je ne poserai pas de questions ouais. Appelle-moi le youyou -you. you. Le gouche ou le blédard On a le 9 mili facile Galage bien yugoslav Un seul lui Non je n'ai pas droit à l'erreur ouais. J'ai des gosses à nourrir ouais, ouais, ouais, Je vais pas jouer les p'tits poseurs ouais. Dinner taser yeah. Appelle-moi le docteur G W E P l'homme de ton secteur ma tribu n'a pas de couleur un seul but qui réunir réussir faire la maille mettre là mit pas l'abri là hier de ma patrie mes soldats sembla partir l'honneur chez un albanais le kabé te l'a bien dit bien dit on a chargé les sacs dans la nuit dans le soir On descend le boulevard Sa pique grave au bureau, la paye suffit pas On fait des heures supe, on est payé au poids On a chargé les sacs dans la nuit tard le soir Tantës on au prend, on descend le boulevard Sa pique grave au bureau, la paye suffit pas Diese hier fornene paye au poids Fuck, ich hab viel am Geld gemacht und wollen mehr davon selten zwar Das Spiel mit dem Packet Auf der Straße geht dealen oder betteln Vergiss mein Rappen, ich witz war Texte und vernicht die Hälfte, aber bin schwer beschäftigt. Unser Leben ist Sekte. Und wir voll of slow man, me deep man of trap shit Connection brussel, s' fallen schüsse Sh push bis an di kuste, kusht asusht Sh mach di gerüste, kusht e brodelt Un treib den preis nach obe Ha puket, alles passen Ja ja ja ja ja Alles në palaba Von den Kachpas, drekkej në në AK Ich bin Kosovo albana, mach ma nis o drama Shweiss mi uf di zahl, wa do null Un a chargé les saks do la nuit a le soir Tantës në brun, un descent le boulevard Ça pique grave au bureau, la paie suffit pas On fait des heures sup, on est payé au poids On a changé les sacs dans la nuit, tard le soir Tant sur nos bras, on descend le boulevard Ça pique grave au bureau, la paie suffit pas On fait des heures sup, on est payé au poids <laughs> .